50 000 euros pour les médecins qui s'engagent à rester dans des zones en tension au moins 3 ans, et un forfait d'environ 4 000 euros par an pour permettre aux praticiens de recruter une secrétaire. Au total, l'assurance maladie met sur la table 960 millions d'euros. Avec la participation des mutuelles, l'enveloppe se monte à près d'un milliard 3. C'est le double de la précédente convention. Une précision d'Odile Pouget pour RTL. La grève chez Air France, elle se poursuit aujourd'hui, 80% des vols sont assurés. L'actualité sociale ce matin, c'est aussi sl L'opérateur va supprimer un tiers de ses effectifs. 5 000 postes exactement. Fin juin, en déplacement, le PDG du groupe Télécom avait déjà évoqué le sureffectif de son entreprise. Le vaste plan de suppression est prévu dès le 1er juillet 2017, à la fin de l'accord sur le maintien de l'emploi signé avec les pouvoirs publics. Christophe Ponzio. Sous les trois immenses lettres blanches du campus SFR, l'annonce a très vite alimenté les conversations des salariés. Je suis très étonné d'entendre qu'on supprime 5000 postes. C'est choquant, c'est 33% d'une entreprise. C'est énorme, franchement. Ça fait beaucoup. Une surprise par l'ampleur. Mais deux ans après la fusion de SFR avec Numéricable et son rachat par Altis, le groupe de Patrick Drahi, l'engagement du zéro licenciement expire l'an prochain. Ces ingénieurs ne se faisaient guère d'illusions. On s'attendait à ça vu le patron qu'on a. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Marie travaille pour le Deuxième opérateur téléphonique depuis 10 ans. On sait que le contexte économique est un petit peu compliqué, euh, qu'on euh, est euh, la fusion de plusieurs entreprises, donc il euh, y a forcément des réorganisations. Les télécoms, c'est encore un secteur qui bouge beaucoup. Quand on y rentre, on sait ce qui se passe. Reste que cette réduction d'effectifs préoccupe Christophe et Jean, badge rouge et blanc pendu autour du cou. Vu le taux de chômage actuel, euh, on ne sait pas trop euh, bah, à quelle soit on va être mangé. Comment ça va se passer. C'est un plan de départ volontaire ou un PSE, et puis euh, ça reste compliqué euh, la façon de travailler avec ça. Devant la grille du campus, Anastasia s'emporte alors. Il n'y a plus d'avenir chez CFR. Et attend de connaître quels postes seront les plus touchés. Un reportage RTL de Christophe Ponzio. Je reviens un instant sur les suites de l'assassinat d'un prêtre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Trois personnes sont placées en garde à vue ce matin dans l'entourage familial d'Abdelmalik Petit-Jean qui a donc été identifié comme étant le deuxième homme, le deuxième assassin. Abdelmalik Petit-Jean, originaire d'Aix-les-Bains et non Aix-en-Provence, comme je l'ai dit par erreur il y a quelques minutes. Un chiffre pour finir Jérôme, un milliard. Le groupe informatique Apple annonce aujourd'hui avoir vendu plus d'un milliard d'iPhone tout mois modèles confondu depuis le lancement du smartphone en 2007. Les courses ont lieu à Vichy aujourd'hui. Tiercé écarté. Les pronostics de Claude Piercenti le 9, le 11, le 16, l'AS, le 15, le 3, le 14 et le 7. La dernière minute de Claude le 16. Cash in mind. Merci. C'était le journal d'Olivia Loret RTL 9h11. Laurent Deutsch arrive pour sa promenade dans les rues de Paris. La librairie ambulante Folio et les Nocturnes Littéraires poursuivent leur périple en Bretagne et vous donnent rendez-vous ce soir à la Trinité-sur-Mer, sur le port de Plaisance. Des auteurs en dédicace, un vélo, librairie et des centaines de Folio pour choisir le livre qui marquera votre été. En un clic sur le lien RTL en direct, faites plus qu'écouter, regardez RTL. Rendez-vous sur RTL.fr Alerte forte chaleur tous à votre bouteille de saint yor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 Au fil des rues, tous les jours sur RTL avec Laurent Deutsch, l'histoire d'une rue de Paris qui nous raconte l'histoire de la capitale. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. L'histoire de la capitale et l'histoire de France. Vous nous parlez aujourd'hui d'un révolutionnaire, la rue Fabre d'Eglantine. Oui, nous voici dans le 12e arrondissement de Paris, dans l'est, dans cette rue qui part de la place de la nation pour rallier le quartier de Picpus. Alors, la place de la nation s'appelait autrefois la place du trône. Pourquoi Pour célébrer l'entrée solennelle de Louis XIV, après avoir été sacré à Reims le 26 août 1660, il rentre à Paris en passant par là. Donc, La Révolution, tout change, la monarchie est renversée et on va appeler cette place la place du trône renversé. Mais pendant la Terreur, on aurait pu appeler cette place la place des têtes renversées parce que figurez-vous qu'au pire instant de la Terreur révolutionnaire, c'est-à-dire entre juin et juillet 1794, près de 1300 personnes seront guillotinées sur la place de la Nation, soit près de la moitié du total de toute la Révolution. Il y aura à peu près 3000 guillotinés, c'est pour vous dire que ça, ça, ça, ça a ça découpé à tour de bras dans le quartier. Et Fabre d'Eglantil, lui, il fera aussi partie des guillotinés. Il fera partie des guillotinés, alors il sera guillotiné place de la Concorde. Mais c'est ici dans le 12e, près de l'endroit où se trouvait la guillotine place de la nation, qu'on lui donnera une rue. Grand révolutionnaire. Ah, et génial surtout. C'était un grand révolutionnaire, c'était un personnage très important, un girondin de premier plan avec Desmoulins et Danton, mais aussi un poète. Figurez-vous qu'on a tous chanté du fabre d'églantine. Ah oui, je vous mets au défi. Allez-y. Par exemple, euh, il pleut, il pleut, bergère, euh, rentre tes blancs, moutons. Ça, c'est du fabre d'églantine. Fabre d'églantine. Et oui. Sûr. Et le fameux calendrier républicain un peu curieux, champêtre et bucolique, vous savez. <rire> Nivos, pluvios, ventos, germinal, floréal prairial, etc., etc. Fabre d'églantine. C'est à lui qu'on doit ça aussi. C'est à lui qu'on doit ça. Donc, il est guillotiné en avril 1994... En même, compagne, temps que Danton. en même temps que Danton. Et comme je vous l'ai dit, c'est un poète et il sera poète jusqu'au bout. Figurez-vous dans la charrette qui va l'amener au supplice, il sera encore en train de composer un poème. Et Danton d'ailleurs se retournera vers lui et le verra tout tremblotant, comme ça, tout nerveux, et lui dira ⁇ Mais qu'est-ce que tu as, Fabre Tu as peur ?⁇ Et le poète répondra ⁇ C'est authentique, hein, on doit cette anecdote au bourreau de la Révolution qui était Sanson Fabre aurait répondu ⁇ Non, mais il me manque un verre pour finir mon poème. ⁇ Et Danton d'ajouter ⁇ Pour finir ⁇ Eh bien ne t'inquiète pas, Fabre, sous huit jours, des vers, tu n'en manqueras pas. Exceptionnel. Laurent Deutsch, merci. La rue Fabre-d'Églantine dans le 12e arrondissement. À demain. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. chocolat. La Mais oui, on était ravis d'être avec vous depuis 6h30. Merci, Bruno. Mais oui, regardez Caroline et toute Guillerette. C'est l'occasion d'ailleurs de, de, de, de saluer tous les boulangers, les pâtissiers qui nous écoutent. Je sais, ils sont très nombreux à partir de 6h30, et même bien avant avec Christophe Bourgoin, dès 5h sur RTL. Bernard Poirette est, Poiret est en train de nous voler <rire> les petits pains au chocolat que vous nous avez apportés. <rire> Bruno <rire> Guillon, bonjour. Et bonjour, Caroline Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Ils sont bonjour, Caroline. Exceptionnel. Ouais, Ce je... sera ma contribution euh, à votre matinale sur RTL. Je vous, vous. je vous écoute tous les matins, je me suis dit, allez, je vais leur ramener le petit déjeuner. Mais où est-ce que vous avez pris ça Ils sont très bons. Et bien, comme vous le disiez, chez un boulanger, c'est souvent là qu'on les achète. J'ai essayé un Garagiste au départ et le gars m'a dit non. Ah, c'est pour ça que ça. Ouais, J'ai dû essayer ça, moi. Ça me plombe l'estomac. Bon. Mais bon, on va se régaler grâce à vous. Ouais. Et bien, régalez-vous. Et on vous retrouve dès demain matin sur RTL. Merci, à demain. Ouais. À demain. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 Bonjour, bonjour et bienvenue bonjour. sur RTL. Jeudi, aujourd'hui nous sommes le 28 juillet, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une nouvelle grosse Redmi, trois quarts, je vous en mets un peu plus, ça ne fait rien. C'est comme pour les pains au chocolat et les croissants. C'est le grand quiz de l'été avec Caroline Diamant. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour toute l'équipe du studio. Bonjour tous les auditeurs qui passaient cet été avec nous. Nous sommes ravis d'être là et de bouger nos corps. Un rythme. DJ Caroline Diamant Oui oui, bon, je, suis, je suis libre jusqu'en 2022 <rire> Dès maintenant vous pouvez nous appeler 3210 Pour vous inscrire pour jouer avec nous au grand quiz de l'été Il y a également les SMS au 74 900. Et tiens, vous savez quoi On parle du hashtag RTL quiz avec un seul Z Puisque tous les matins nous faisons des défis selfie Puisque nous parlions de pain au chocolat Permettez-moi même de dire chocolatine, moi qui suis originaire du Sud-Ouest. Et de croissant, vous savez quoi On va lancer un défi selfie maintenant vous prenez une photo de vous, c'est le principe du selfie en mode petit déjeuner ça marche si vous n'avez que le café, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pain au chocolat ou un croissant café, thé, etc. Petite oui. photo, petit déjeuner du matin. Ah oui, vous avez le droit d'être en 5 fruits et légumes par jour, Bien hein, sûr. Dès le matin. Oui. Vous avez, il y en a qui le font euh, Je voulais <rire> le faire ce matin, je voulais amener des fruits, mais j'étais persuadé que j'aurais moins de succès <rire> Vraiment. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Vous envoyez votre photo avec le hashtag RTL Quiz et nous ne manquerons pas de vous sélectionner pour jouer avec nous, mais pour l'instant accueillons Bénédicte bonjour, bonjour Bénédicte Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Bienvenue sur l'antenne d'RTL, vous habitez Silly-sur-Nier, c'est ça Oui, à 15 km de Metz. D'accord, que faites-vous dans la vie, Bénédicte Alors actuellement, je suis en congé parental, mais sinon je suis vendeuse en chocolaterie-pâtisserie. Eh bien, on ne s'en sort plus. <rire> miam, miam, miam <rire> euh, Congé parental, est-ce que euh, c'est fait ou euh, ça arrive Ah non, c'est fait, elle a, elle a la petite dernière à 14 mois. Comment ah, elle s'appelle Elle 14 ans, oui, c'est bien fait. Elle s'appelle Faustine. Oh, Faustine, c'est joli Et est elle est rentrée, elle Faustine Ah oh oui, oui Est-ce qu'elle fait ses nuits, Faustine Depuis la rentrée de la maternité. Bon, bah donc vous allez être en pleine forme pour pouvoir jouer avec nous ce matin, euh, Bénédicte <rire> Vous connaissez le principe du grand quiz de l'été. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent ce matin sur l'antenne d'RTL. Pendant une minute, Caroline va vous poser des questions. Et évidemment, à ces questions, ce que l'on attend de vous, c'est que vous donniez des réponses, et si possible, des bonnes réponses. Pourquoi Pour gagner un séjour en famille à Disneyland Paris. Séjour tout frais payé, où vous profiterez des deux parcs, Disneyland Paris ou à Disney Studios. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Et puis... La petite cerise sur le gâteau, le petit bonus, c'est que si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, c'est-à-dire sans erreur entre, vous pouvez en plus gagner un chèque de 1000 euros. Ce serait bien. Bah oui, je me doute. Bénédicte, si vous êtes prête, Caroline l'est également. Donc on y va, top chrono, c'est parti. On y va. Comment s'appelait la grenouille dans le Muppet Show Termiteur. Que signifie lever dans UV Euh, je passe. Selon le calendrier chinois, quel animal représente l'année 2016 Le cochon. Dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui jouait le rôle de Quasimodo C'est euh, Garou. Quel jeu vidéo a fait de Lara Croft une star virtuelle Tomb Raider. Qui a réalisé la trilogie de films Le Parrain Je passe. Comment s'appelle la science des blasons Je passe. Qui a chanté le tube planétaire Gangnam Style Euh, je sais plus, passe. Dans quel musée parisien peut-on trouver des stars en styre Grévin. À qui doit-on le poème philosophique, ainsi parlait Zarathoustra Mon patron. Quel ours chinois est devenu le symbole des animaux menacés d'extinction Je passe. Antonio Conte est le chef du gouvernement italien, vrai ou faux Faux. Quel modèle de voiture ah, je dois m'affirmer. Eh oui, c'est faux, c'est Matteo Renzi. Antonio Conte, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe d'Italie et l'actuel entraîneur de l'équipe de Chelsea, donc ça n'a rien à voir. Bien sûr. Bon, Bénédicte Oui. Ah bah Bénédicte est en train de, de faire du bricolage En même temps Elle est en train de taper si. sur sa fille Parce qu'elle ne <rire> l'a pas aidé à trouver certaines réponses C'est Faustine qui est énervée à ce point là C'est Faustine qui est en train oui de, de se défouler sur son jouet Elle jette ses Lego partout C'est ça. ça Ouais. Ah moi ouais. je vais aller à Disney Faustine, Faustine, oui. calme-toi Non, elle veut pas, elle veut non, elle veut pas. <rire> Bon allez, on revient sur vos réponses Vous avez bien attaqué Oui C'est bien Kermit que... Qui était le prénom de la grenouille Dans le Muppet Show oui. Mon mari On a un petit extrait de, de Kermit en français Et voici le Muppet Show Avec notre invité du jour Le grand Elton John oui. ah, mais, ah, Je vais le voir aussi, attendez oh. Intellectuel J'aimais bien, bien ça quand j'étais petit. Le V de UV, c'est une couleur. Ah, violet. Eh oui, ultra-violet. Selon le calendrier chinois, quel animal représente l'année 2016 Vous m'avez dit le cochon. Eh bien non, c'est lui. C'est l'année du singe, eh oui. Donc elle, euh, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris Qui jouait le rôle de Quasimodo Bien sûr, Garou C'est un mot qu'on dirait Vanté pour elle Quand elle danse qu'elle met son corps à jour. Tel un oiseau qui est dans ses ailes Pour s'envoler Alors De 1998 à 2015 Le spectacle Notre-Dame de Paris A été traduit en 9 langues Et a été joué dans 20 pays Et après plusieurs années, Luc Plamandon et Richard Cochent se sont retrouvés pour monter une nouvelle production de Notre-Dame de Paris et les représentations commenceront au Palais des Sports, au Palais des Congrès pardon, de Paris à partir du 23 novembre prochain. Vous avez bien répondu pour Tomb Raider euh, où on le retrouve, euh, Lara Croft qui a réalisé la trilogie de films Le Parrain. Ah, Bénédicte Le Parrain Ça n'est pas bien mais... Il fait bien le parrain, et il n'a même pas les... Il y a le don C'était euh, Francis Ford Coppola Voilà, oui Moi je fais bien par le plus bas Car l'on pourrait bien nous entendre <rire> Magnifique euh, C'est l'héraldique, la science des blasons Le tube planétaire J'ai cru que vous aviez dit smile Oui C'est pas très loin, smile Psy est... Oh, voilà. On est dans le même esprit Et puis enfin, cette question. À qui doit-on le thème, le poème philosophique Ainsi parlé Zarathustra. Vous m'avez dit mon passant, je dis non. C'est Friedrich, Friedrich Nietzsche. Bon, Bénédicte, c'est vous le maître étalon de cette première heure. Combien de bonnes réponses pour Bénédicte Eh bien, j'en totalise 5 Cinq bonnes réponses, Bénédicte. C'est le score à battre d'ici à 10h du matin pour gagner le séjour à Disneyland Paris. Et si personne ne fait mieux que vous, c'est vous qui partirez en famille. D'accord, Bénédicte Oui, pas de soucis, on va croiser les doigts. Mais dans un premier temps, on vous offre, Caroline et moi-même, une montre RTL. C'est très gentil à vous, merci. On vous embrasse. Merci de bisous même. Bisous et à... bisous à Faustine. Pas de soucis, je lui ferai. Merci à vous, bonne journée. <rire> bonne journée. Hashtag RTL quiz <rire> Vous prenez votre petit déjeuner, mais même si vous êtes au café, si vous êtes au thé, voilà, petit selfie de vous, là, à cet instant précis, vous le postez soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit sur Facebook, avec le hashtag RTLQuiz, un seul Z, et nous pouvons vous sélectionner pour jouer avec nous au Grand Quiz de l'été, c'est sur RTL, et comme chaque matin, c'est jusqu'à 11h. RTL nous Listelle, ma fraîcheur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 Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière Mais justement, je n'ai acheté chez Casino Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50% Oh merci Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille euh, Bon, d'accord Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino Pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg, 25 centilitres Le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€ Avec Casino, prenez goût aux économies L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération RTL RTL Le grand quiz de l'été ah. Bruno Guillet, Caroline Diamant. Vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être dans votre véhicule. Eh bien, l'espace de quelques secondes, imaginez-vous ailleurs. Imaginez-vous en vacances. Et grâce à RTL, je vous fais voyager ce matin. Choisissez votre plage, qu'elle soit française ou américaine, et bougez votre boutique en maillot de bain sur Justin.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 Under the lights when everything goes nowhere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 we rock it, so don't stop, that stop, stop Under the lights for So keep it Sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Vous avez appelé le 3210, vous avez envoyé RTL au 74-900. Et comme Arnaud, tout de suite, maintenant, vous allez pouvoir jouer et essayer de gagner 1000 euros cash avec 10 bonnes réponses ou des séjours à Disneyland Paris. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud, bienvenue sur RTL. Merci. Est-ce que je peux vous demander d'où vous nous appelez, s'il vous plaît De Damprichard, un petit village dans le Haut-Doubs entre Montbéliard et Morteau. Ah, la saucisse. Voilà, exactement. Une <rire> bonne saucisse de Morteau. Je préfère qu'elle soit dans votre bouche que dans <rire> la mienne. Euh... Alors je vois que vous êtes collectionneur de Lego. Tout à fait, oui. Slash, euh, donc collectionneur de Lego depuis votre enfance ou bien ça vous a pris à un âge plus avancé euh, ben, En fait, j'y jouais beaucoup quand j'étais petit, puis euh, ça m'a... J'avais un peu abandonné, puis j'ai repris ça il y a, il y a quelques années. Mm. Parce que ça prend beaucoup de place et ça fait très très mal aux pieds quand il y a un nain qui reste égaré sur la moquette On est et qu'on a oublié de ranger et qu'il est 3h du matin. <rire> <rire> Mais vous vivez ma vie donc, euh, Caroline. Nous avons tous eu des enfants en bas âge, nous savons ce que c'est. Bon, Arnaud. Oui. Score à battre pour l'instant ce matin, c'est 5 bonnes réponses pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris. D'accord Okay. Je vais vous poser des questions pendant une minute Concentrez-vous, nous allons jouer juste après ça Et vous trouvez ça normal Isabelle Saporta sur RTL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 Bruno Guillon, Caroline Diamant Et nous avons donc Arnaud qui est avec nous qui euh, s'est inscrit en appelant le 3210 en parallèle, je vous rappelle que le défi selfie continue, hashtag quiz avant 10h du matin nous allons sélectionner un auditeur ou une auditrice de la première radio de France qui euh, se prend en photo en mode petit déjeuner ou café ou thé là j'ai reçu une photo avec des melons charentés pour me rappeler ma charente maritime natale ça me fait plaisir aussi, mais je ne me laisserai pas soudoyer. Arnaud Oui. Arnaud, à côté de Morteau, une minute pour tenter de donner un minimum de cinq bonnes réponses aux questions que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti. Quel artiste français a composé une version reggae de la Marseillaise Euh. Gainsbourg. Quelle herbe est indispensable pour faire une tomate mozzarella Basilic À quelle troupe d'humoristes britannique doit-on le film La vie de Brian je passe. A quel naturaliste doit-on la théorie de l'évolution euh, Darwin. Dans quel département est situé le lac du Bourget euh, Du Bourget. Euh, Savoie. Quel homme politique était surnommé Madiba euh, Nelson Mandela. Que signifie le H dans le sigle du groupe LVMH Je passe. Qui est l'auteur du roman d'anticipation 1984 je passe. Quelle est la capitale du Canada Ottawa. Quel est le petit théâtre qui a permis de faire connaître les inconnus Une théâtre de bois. Quelle statue est la gardienne des pyramides de Gizeh Le Sphinx. Oui, le Sphinx. Avec son bout de nez manquant. Bon, Arnaud, d'après vous. Euh, J'espère si, au moins. C'est bon, on va voir. <rire> Pour l'instant, on va remonter vos différentes réponses, bonnes comme mauvaises d'ailleurs, avec euh, l'inénarrable Caroline Dia, <rire> Gainsbourg et son inénarrable version reggae de la Marseillaise. Vous avez passé sur la vie de Brian Et pourtant, la vie de Brian est culte pour des milliers, voire des millions, voire well, des milliards de gens. Ce sont les Monty Python. Ah, on écoute. <rire> Always look on the light side of life. Oui, je suis un grand fan des Monty Python, la troupe d'humoristes rendue célèbre grâce à la série télévisée Monty Python's Flying Circus et euh, aujourd'hui la plupart des humoristes sont encore inspirés de, de cette troupe britannique, c'est juste, ouais, juste magique moi je, je peux rire mais une heure devant chaque sketch, vraiment. C'est culte je vous l'accorde. La théorie de l'évolution sans transition, ne, on la doit bien à Charles Darwin. Vous Vous avez situé le lac du Bourget en Savoie, vous avez raison, Madiba, c'est l'extraordinaire Nelson Mandela. Écoutons donc un peu cette chanson que YouTube lui avait dédiée. Ouais. Musique du film Ordinary Love. LVMH, le H signifie Hennessy. Louis Vuitton Mouette Hennessy. Vous avez passé sur le roman d'Anticipation 1984 que l'on doit à George Orwell. La capitale mm -hmm. du Canada, c'est bon, c'est Ottawa. Et le petit théâtre de Bouvard, on va pas se, se priver d'un petit extrait de, des inconnus. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur Oh putain, c'est essentiel. Oh, ouais, oh poète, poète. Écoutez, là, ça c'est une musilette des bois, ce petit oiseau. là, C'est bon à tes là, elle coucou là, et tout est... Ah non, ça c'est un, un galopio, ça. Bon, c'est pas un galopio, tu rigoles ou quoi On t'y coucou le port, il tête. Mais non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galopio, la rigueur, une pisturelle des Je Tu en fait. dit que Ah cool. oh bah non, c'était Gérard. <rire> le sketch de la galinette, vrais. <rire> Et moi qui, moi qui ai des amis chasseurs, mais comment vous dire <rire> Qu'ils tellement... ne sont presque pas dans le cliché. Eh ben certaines fois, non, j'avoue. Bon, Arnaud Oui Vous espériez avoir Entre 5, 6, voire peut-être 7 Bonnes réponses oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous Puisque des réponses, des bonnes, vous en avez huit ah, ah oui, c'est Ce qui vous bon place score. en tête pour l'instant pour le séjour à Disneyland Paris. Et j'ai une pensée cool. pour Bénédicte qui continue à nous écouter, qui jouait tout à l'heure, qui avait sa petite Faustine là à côté d'elle et qui se dit « Ah, c'est raté pour moi !» Hélas, oui, oui. Euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, dans un premier temps, on vous offre Une montre. montre RTL, d'accord. Et, et puis peut-être qu'on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de l'heure pour vous offrir ce séjour à Disney, d'accord Arnaud D'accord, ok. On vous embrasse Je peux passer une petite dédicace Mais vous êtes chez vous. Voilà, je voudrais embrasser euh, ma femme qui est aussi la mère de mon fils, euh, Raphaël. Ça tombe bien. Voilà. Et, et bien, tous ceux qui me reconnaîtront. Et bien, on embrasse votre femme. Qui s'appelle Myriam. Myriam. <rire> Myriam, nous t'embrassons et je me permets de te tutoyer, Myriam. Et là, vous allez me dire pourquoi Je ne sais pas. Euh... Et bisous à Raphaël aussi, il n'y a pas de raison. Et bisous à Raphaël voilà. également. Au revoir Arnaud Au revoir. Au revoir, Merci beaucoup Bon, le défi selfie, on va vous choisir. Il y a beaucoup de photos qui, arri qui arrivent avec le hashtag RTL Quiz. Ce matin, c'est photo en mode petit déjeuner. C'est peut-être vous là qui allez jouer en direct sur RTL, juste après ça. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année. Allô patron, ça sent le roussillon. Le roussillon quoi Qu'est-ce qui flambe Le roussillon patron, ça sent le roussillon. Ah mais ça chauffe pour nous. En ce moment, le code de roussillon rosé AOP passe de 1,99€ à 1,75€. Le code du roussillon rosé AOP descend tout seul de 1,99€ à 1,75€. Mais il va encore faire un carton. Quoi patron Vous en voulez un carton oh, Ça va pas non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 électro Dépôt. S'offrir un grill-viande de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez electro -Dépôt, le grill-viande i garanti garantie 2 ans échange à neuf est à 27,96€. Oui, 27,96€. Electrodépôt, habituez habituez vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. ElectroDépôt, élu élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France.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 RTL, le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été, vous avez une minute le matin entre 9h15 et, et 11h. Nous pouvons transformer cette minute en séjour féerique à Disneyland Paris ou en argent en offrant des chèques de 1000 euros. C'est le concept du grand quiz de l'été qui va vous accompagner tout au long de cet été avec à mes côtés Caroline Diamant. Caroline, qui est en train de regarder les photos qui arrivent avec le hashtag RTL Quiz. On fera le défi selfie là, tout à l'heure, défi en mode petit déjeuner. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous accueillions ensemble Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour Agnès. Agnès Bonjour. de Valence. Oui, tout à fait. Comment ça va Agnès Ben ça va très bien, je suis ravie de commencer la journée avec vous Et ben vous savez quoi C'est un plaisir partagé Vous faites quoi dans la vie Agnès euh, Alors actuellement je ne travaille pas Mais sinon je suis coiffeuse D'accord, ça veut dire que vous êtes en vacances ou vous êtes en période de recherche de travail Non, je suis arrêtée Pour des problèmes de santé Bon ben écoutez, on vous souhaite un prompt rétablissement chère ouais, Agnès merci, merci. Et pour vous redonner du cœur à l'ouvrage Peut-être un petit <rire> morceau de Laurent <rire> aussi, Parce que je sais que vous êtes fan Ouais, Très <rire> Ça, c'est une chanson qui fait bronzer via la radio. J'ai ouais. eu pourtant, beurre, avoir beau l'écouter vraiment très souvent, <rire> euh, même en vacances, je reste d'une pâleur extrême. Le soleil donne. Le soleil donne. Bon, on est en là. Ce sont les neurones qui bronzent avec cette chanson. Euh. Vous aussi, Agnès, vous aimez la pâtisserie, vous aimez la cuisine Décidément. J'ai l'impression de prendre des kilos juste en parlant avec les auditeurs d'Artel en ce moment. Agnès Oui. Le record à battre est de 8. C'est Arnaud qui le détient. Il a joué avec nous tout à l'heure. 8 bonnes réponses aux questions que va vous poser maintenant Caroline vous permettrez de repartir avec le séjour à Disneyland Paris. D'accord Agnès Ça serait parfait. et ben écoutez, ça ne tient qu'à vous désormais. Une minute avec Caroline. Top chrono, c'est parti. À quel groupe doit-on les tubes Joby Joba et Bamboléo Les Gypsy Kings. Dans la fable de La Fontaine, qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf La Grenouille. Dans quel film entend-on la réplique Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Euh, je passe. Le Benelux est composé du Luxembourg, de la Belgique et... et, et, et je passe. Qui a écrit la tragédie Phèdre je passe Qu'est-ce qui désigne une forme géométrique ou un art de cirque le Triangle De quel super-héros Marie-Jane Watson est-elle la petite amie Harry Potter Quel mouvement culturel créatif est parti de la ville de Madrid euh, Je passe Qui a chanté « Beau le lavabo » en 1990 euh, Vincent Lagaffe Quelle fleur peut-être de mai ou amandine Euh... La, Jacinte. la Vuelta est une course cycliste qui se déroule en n n Italie. Ouais. Et euh, non, c'est faux, ça se déroule en Espagne, la Vuelta. Bon, alors... Oui Agnès, revenons sur vos différentes réponses, si vous le voulez bien. Agnès de Valence. Et de Valence à l'Espagne, il n'y a qu'un pas que nous franchissons maintenant. Oh eh, hey, un petit bambolio Bambolio Bambolio la J'ai essayé une fois de jouer de la guitare aussi rapidement que Chico des Gypsies, les amis. C'est vrai, vous vous êtes sectionné combien de doigts J'ai fait du steak haché. <rire> <rire> je vous jure. Euh, les Gypsy Kings, c'était une bonne réponse mais je ne résistais pas à l'envie de vous remettre ces deux tubes cultes de ce groupe. Dans la fable de la fontaine, c'est bien la grenouille qui veut se faire plus grosse, voire aussi grosse que le bœuf et puis, et puis vous avez passé Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. On a gardé bouton. Bah, Ah oui, la guerre des boutons, au film d'Yves Robert. Euh, de mémoire, mais je peux dire une bêtise, j'en dis beaucoup. C'était un roman de Louis Pergot c'est ça à la base, la guerre des boutons. Ça se vérifie. Euh, de ma mémoire que je n'ai pas, je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. On va vérifier. Euh, les Pays-Bas, la Hollande, ça marchait aussi. C'est l'autre pays qui compose le Benelux. C'est bien Racine qui a, Racine qui a écrit la tragédie Phèdre. On me fait signe que c'est bon pour le Pergo. Souvenir de, de, de, de cours élémentaire euh, Alors, la forme géométrique qui est également un art de cirque. Vous m'avez dit le triangle. C'est complètement faux. Bah oui. C'est-à-dire que c'est rare dans un cirque d'entendre. Et attention mesdames et messieurs La sublime Caroline le Diamant <rire> va vous faire un numéro de triangle ah, si, pourrait... si, C'est plus fréquent que, que... <rire> que le trapèze <rire> ouais, J'ai mal compris la question en fait. C'est pas très très grave Agnès je, je plaisante euh, Mary Jane Watson Ce n'est pas la petite amie d'Harry Potter C'est Hermione qui ferait la tête C'est elle la petite amie d'Harry Potter Non, euh, Mary Jane c'est la petite amie de Spiderman Et je ne résiste pas au plaisir de vous remettre ce générique qui a percé mon enfance. L'araignée, la la l'araignée elle peut être des singuliers dans sa la poche, il d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. là. Nous chantez, petit, l'araignée, l'araignée est tombée dans la purée. Eh. <rire> Gros auteur à l'époque. La Movida, c'est le mouvement culturel créatif qui est parti de la ville de Madrid. Ce n'est pas la Jacinthe, mais la Rose qui peut être de mai ou Amandine. Et ça nous donne pour vous, très chère Agnès, Un total de trois bonnes réponses. Ah oui, Ce sera suffisant, bien entendu, pour vous offrir avec Caroline une montre RTL. Mais hélas, insuffisant pour le séjour à Disney. Mais ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Eh bien, nous aussi. Je peux une petite dédicace Mais bien sûr, comme chez vous. Bon, voilà à Charlie et Arthur, à mes petits enfants que j'adore. D'accord. Et eh bien écoutez, le message est passé. On vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bisous à bientôt. À, à bientôt. Mais... Au revoir. N'aurions-nous pas Pauline au téléphone Bonjour Pauline Allô Pauline Non, elle n'est pas là. Ah bah oui. je suis là Je suis là Pauline Vous êtes la personne que nous avons sélectionnée pour le défi selfie moi. Cela veut dire que nous allons vous accueillir comme il se doit, avec trompette, pétales de fleurs, dans quelques minutes sur l'antenne d'RTL, et que vous allez tenter de gagner le séjour à Disneyland de Paris D'accord Pauline Oui, très bien Mais pour l'instant oui, Petite balade digestive Vu que vous avez fait une photo au Petit déjeuner Balade dans Bruxelles C'est Boulevard des Airs Et c'est tout de suite Sur RTL Si je te connaissais pas encore Notre aventure vaudrait de Si on se rencontrait à peine Mon amour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 Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je serais tranquille pour qu'on le soit, si on ne s'était jamais vu, je m'attrape tes fesses à ton insu, J'aurais le compliment facile, je serais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 a fait le défi selfie. Va-t-elle gagner le séjour à Disneyland Paris en direct sur RTL Réponse dans le grand quiz de l'été, juste après ça. RTL Casino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 C'était un défi, selfie, petit déjeuner. Vous avez participé, vous étiez nombreux. C'est Pauline que nous avons choisi. Pauline qui nous a envoyé une délicieuse photo où elle est à peine réveillée. On ne sait pas qui a appuyé sur l'appareil photo. <rire> mais cool. Parce que c'est un miracle que la photo, <rire> vu que les yeux sont à peine entr'ouverts, mais vous nous avez fait sourire. Et c'est ce qu'on cherche aussi sur RTL dans ce grand quiz de l'été. Alors, euh, Pauline, je vais vous laisser entre les mains expertes de Bruno Guillon oui. et vous oui. allez essayer de battre les 8 bonnes réponses d'Arnaud Et malgré cette photo, vous êtes si peu réveillé Vous pouvez très bien Gagner 1000 euros cash Et carrément partir à Disneyland de Paris Ça valait aller le coup de, de prendre une photo Un peu décoiffée Mais alors moi je ne trouve pas justement Pauline Je vous trouve extrêmement bien coiffée pour une fille qui se réveille Je vous trouve très attrapée Mais euh, très apprêtée au contraire Mais je n'ai pas dit qu'elle était moche Je dis qu'elle est décoiffée J'ai dit à Pauline qu'elle avait Les yeux à peine entrouverts. ouverts Bon, Pauline Oui. Je suis ravi de vous avoir ici en direct sur l'antenne euh, d'RTL. Vous êtes secrétaire, vous travaillez en ce moment ou c'est un petit peu vacances Non, c'est carrément vacances. Carrément oui. vacances Ah en oui, plus... parce qu'à cette heure-là, les yeux entr'ouverts. À... Vous lui mettez oui. la pression, elle est en vacances. Je la taquine. Laissez-moi détendre Pauline, notamment avec un de ses chanteurs favoris. On s'en fout, on n'y va pas. On a casse sous le bras On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Aussi... Je risque de ne pas être très impartial en vous disant que j'aime Benabar car c'est un ami, mais ce garçon a tous les talents, il sait chanter et c'est en plus un très très bon acteur. C'est vrai. Euh, Benabar, dont vous êtes fan. Bon Pauline, alors, oui. le concept est assez simple en fait, si vous avez au moins 8 bonnes réponses, vous pouvez prétendre au jour, euh, à, à votre séjour à Disneyland de Paris, d'accord je suis prête Et 10 <rire> bonnes réponses d'affilée C'est 1000 euros cash Vous savez quoi C'est le, le bon moment pour faire taire Caroline Diamant Qui, se, qui disait que vous n'étiez pas assez réveillée Prouvez-lui que vous l'êtes Non mais je l'adore Caroline <rire> Pauline vous êtes prête Je suis prête Top chrono c'est parti Qui a lancé l'émission Frou Christine Bravo Quelle ville française est célèbre pour sa porcelaine Limoges. Quel mot de trois lettres permet, entre autres, de recomposer un mot de téléphone, un numéro de téléphone Bif. Oui. Qui jouait le célèbre rôle de Tony Montana dans le film Scarface de Brian de Palma euh, De Niro. Sur quelle île française peut-on accoster au port du palais Je passe. Comment s'appelle le petit du sanglier Le Marcassin. De quelle région est originaire le vin giver Straminaire Quelle chanson de Claude François a notamment été reprise par Paul Anka et Franck Sinatra Comme d'habitude. À quel écrivain doit-on les noces barbares Oh, je passe. Quel est le nom du café où se retrouvent les personnages de la série Friends Oh, je passe. Quel médecin est spécialiste de la vue L'ophtalmologie. Le lac euh, Titicaca donc. se trouve sur le continent africain, vrai ou faux Faux. Eh oui, c'est faux. Le lac Titicaca, on est d'accord où il n'y a que moi Quand on l'apprend à l'école, on rit pendant une demi-heure On est d'accord Pas du tout, ah ah moi ben, du tout y ça ne m'a pas fait rire du Et tout, ben, tout moi, personnellement moi, Je suis désolé <rire> La mauvaise foi, suis... absolue <rire> Non, bien sûr on est trop ravis la de... La maîtresse, elle a dit pipi caca. <coughs> Mais c'est grâce à ça qu'on s'en souvient, vraiment. Bon, allez, Pauline, nous allons revenir sur vos différentes réponses avec Caroline Diamant. Vous n'avez pas hésité, vous avez reconnu Christine Bravo qui a lancé l'émission frofro Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de cette voix glamour, délicieuse et délicate. Foufou, foufou. par son jupon la fête... Alors vous avez euh, donné le rôle de Tony Montana à De Niro J'ai envie de dire vous n'étiez pas loin Mais il fallait aller jusqu'à Al Pacino Et oui, Et la musique qui est devenue culte également Cette musique de Giorgio Moroder L'île française sur laquelle on peut accoster quand on arrive au port du Palais. Eh bien, vous avez passé, et pourtant, c'est Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, Marie-Galande, Galante, saint vincent loin Vous avez eu la bonne réponse pour euh, Franck Sinatra et Claude François, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'écouter La version originale qui est celle de Claude François et mon Franck, mon Sinatra, mon Franck Sinatra derrière. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Yes, there were times. I'm sure you knew. Pauline. Oui. D'après vous, combien avez-vous de bonnes réponses 4 Oh <rire> J'aurais qu'on reprenne Arnaud qui a joué avec nous tout à l'heure avec ses 8 bonnes réponses Arnaud Oui Bonjour, rebonjour, est-ce que vous avez bon. écouté la prestation de Pauline Oui j'ai écouté, je combien... pense qu'elle a 7 bonnes réponses Vous croyez que c'est 7 Et Les oui. deux vous avez tort Pauline Ah. Oui, Oui, bonne réponse ah Cela veut donc dire que vous êtes à égalité Et nous allons vous poser Une question pour vous départager Et nous allons vous départager Dans deux minutes en direct sur RTL Juste après les infos car il est 10h avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Les enquêteurs connaissent désormais avec certitude l'identité du deuxième terroriste de l'attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il s'appelle Abdelmalik Nabil Petitjean. Comme le premier assaillant, il était fiché S depuis le 29 juin dernier. Il a tenté de rejoindre la Syrie via la Turquie. Le jeune homme de 19 ans n'avait jamais fait l'objet de condamnation et la justice ne disposait pas de ses empreintes ADN. Selon les informations de RTL, il était recherché par l'antiterrorisme français depuis vendredi 22 juillet, soit 4 4 jours avant l'attaque de l'église dans laquelle le père Jacques Hamel a perdu la vie. Trois personnes de son entourage ont été placées en garde à vue. Ces gardes à vue devraient permettre de recueillir des éléments sur le profil du tueur. Un mineur de 16 ans, né en Algérie, interpellé mardi, est toujours entendu ce matin. Son frère fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour être parti dans la zone irako-syrienne en mars 2015 avec les papiers d'identité de l'autre tueur, Adèle Kermich. En Corse, le FLNC Médaille en garde le mouvement clandestin nationaliste Corse du 22 octobre, averti dans un communiqué, les islamistes radicaux de Corse, que toute attaque de leur part déclencherait, je cite, une réponse déterminée sans aucun état d'âme, communiqué transmis au quotidien Corse ce matin, alors que le groupe avait annoncé sa démilitarisation en mai dernier, et le groupe va plus loin en visant le gouvernement, je cite, si un drame devait se produire chez nous, une part importante de responsabilité, car il connaît des savelafistes en Corse, précise-t-il. Le nouveau PDG d'Air France KLM, Jean-Marc Janayac, qualifie de regrettable et agressif le mouvement de grève du personnel personnel navigant d'Air France débuté hier. Le PDG qui avertit que le groupe pourrait présenter un fort risque de déclin à cause de ce mouvement social. Les syndicats protestent contre le renouvellement pour 17 mois seulement de l'accord d'entreprise, fixant notamment leurs règles de travail, de rémunération et de carrière. Air France qui précise également que 80% des vols sont assurés aujourd'hui. À l'étranger, Barack Obama apporte son soutien officiel à Hillary Clinton. Le chef de l'État a exhorté à Philadelphie lors de la Convention démocrate. Ses compatriotes a propulsé Hillary Clinton à la Maison Blanche. Le premier président noir de l'histoire des États-Unis a dit vouloir passer le relais à Hillary, qui pourrait devenir le 20 janvier 2017 et eh bien la première femme de l'histoire à accéder à la Maison Blanche. Un mot de sport le Serbe Novak Djokovic signe son retour de manière brillante quatre semaines après son élimination surprise à Wimbledon. Le numéro un mondial s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto. Les courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Vichy pour le prix de la communauté d'agglomération. Il y a 16 partants. Voici les pronostics de Claude Pierre Santi le 9. Le 11, le 16, l'As, le 15, le 3, le 14 le 7 et la dernière minute le 16, cash in mind la météo pour cet après-midi avec du soleil sur toute la partie sud du pays, des nuages gris avec des averses sur les côtes de la Manche quelques pluies également sur la Lorraine Nord et l'Alsace, partout ailleurs les nuages mais sans précipitation, les températures asieront de 19 à Brest et jusqu'à 34 degrés à Nîmes, RTL 10h passées de 3 minutes tout de suite vous retrouvez Caroline Diamant et Bruno Guillon pour le grand quiz de l'été et le suspense est à son comble n'est-ce pas Arnaud, ah, oui. merci beaucoup on vous retrouve tout à l'heure dès 11h sur RTL à Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Mais j'aime ça, c'est tout le temps pas pareil <rire> Le Grand Quiz de l'été avec Caroline Diamant Tous les jours, 9h15, 11h Sur l'antenne d'RTL Et ce moment de suspense Et de stress pour nos candidats C'est ce que soulignait Arnaud Touche il y a quelques secondes. Nous avons Pauline et Arnaud qui nous attendent au standard. Rebonjour Pauline, rebonjour Arnaud. Bonjour. Oh bonjour. Bon, vous avez cumulé tous les deux huit bonnes réponses. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous devons vous départager pour offrir le premier séjour bonjour. à Disneyland Paris. Et pour ce faire, nous avons posé hors antenne une question chiffrée. Et la question était la suivante, Caroline Quel a été le taux de réussite au baccalauréat en France cette année En pourcentage. Pauline, vous m'avez répondu 93,3%. Oui, baccalauréat général oui. Arnaud, vous m'avez répondu 88%. Oui. La réponse exacte, c'est un chiffre record. D'ailleurs, je le dis. C'est un chiffre en hausse de 0,7 points sur un an. Le chiffre exact était de 88,5. Arnaud, ouais. vous partez à ouais. Disney! Ouais. Ouais. Bravo Arnaud! Ouais. Félicitations! Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'Arnaud a son fan club derrière lui. Euh, C'est Myriam. Alors, <rire> présentez-nous la petite famille, Arnaud. Je vous voulais pas. Non, ah, bah, bah, oui. présentez-les présentez nous, Yaki. Bah, donc, il y a Myriam. Ouais. Bah... Et Raphaël. Raphaël. D'accord, ok, très bien. Et, Et bah, écoutez, vous savez quoi On embrasse les trois. Il faudra même rajouter une personne, si Raphaël a un, un Son ami, meilleur ami. Voilà, qui peut l'accompagner. C'est pour quatre personnes. Vous partez à Disneyland Paris. Et bah, c'est super. Merci Et beaucoup. vous allez passer une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge vous allez avoir des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios vous allez découvrir le nouveau spectacle Michael Magicien et vous allez chanter avec les héros de la Reine des Neiges la fête sera complètement givrée je pense que Raphaël sera aux anges oui tout à fait on vous embrasse <rire> en nous on vous embrasse et on remercie Pauline également Ben oui Pauline mmh. merci d'avoir joué avec nous on vous embrasse tous les deux Merci. Merci beaucoup. C'est RTL. Et là, vous vous dites, mais s'ils ont donné ce séjour à Disneyland de Paris, y en a-t-il un autre Regardez comme par magie. Oh, oh magnifique Le palais de Cendrillon Et... vient d'apparaître dans le studio d'RTL. Bien sûr Et ce palais, qui va le visiter Ce sera peut-être Pierre. Bonjour Pierre Bonjour Olivier, bonjour Caroline Bonjour Pierre Quel dynamisme Et alors, par contre, oui. quelle erreur de prénom Pourquoi m'appeler Olivier Il vous appelez Olivier ah, Oui, remarquez, c'est vrai que j'ai un peu la carrure d'Olivier. Mine Runeau, pardon. Je soulève de la fonte, Runeau. mais quand même, je n'y suis pas encore, euh, pas à ce niveau-là. En tout cas. Ah oh, bah alors c'est calme, moi charbon. Pierre, il y a pas oui. de souci. Pierre, vous savez quoi Pour faire un peu plus ample connaissance et avant que nous jouions ensemble, vous savez ce que je vous propose Je vous propose que nous partions main dans la main, parce que c'est vrai, somme toute, vous ne me connaissez pas. J'arrive sur RTL depuis trois semaines. Il est normal que vous oubliez mon prénom. Et eh bien, et on va à Rome. On va s'asseoir. Sur une terrasse. On va à Rome. Sur la Plaza <rire> des Popolo. Boire oui. un petit café. On discute et on joue dans trois minutes. D'accord Ça marche. Nous sommes à Rome avec Étienne Dao. Weekend à Rome. Tous les deux 200 personnes. Florence, Milan. S'il y a le temps. Weekend end le temps. En bagnole de fortune. Fa-je Mon petit Bruno Guillon, là, il est à Rome, il est avec Étienne Dao, il est flotte au-dessus des de, de studios d'RTL, il est loin, il est si bon. loin. Pierre, vous jouez avec nous en direct sur RTL, restez ici, je vous pose des questions juste après ça. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George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 Pierre, Pierre, Pierre c'est vous oui, qui allez tenter non. de gagner le séjour à Disneyland de Paris mais vous allez également établir le premier record à battre de cette deuxième heure donc vous serez le, la mesure étalon qui nous servira pour toute l'heure à jouer je vous signale que 10 bonnes réponses d'affilée vous permettraient de gagner en plus d'un séjour à Disneyland de Paris 1000 euros cash, ce qui n'est pas rien. Je vous laisse euh, entre les mains de Bruno Guillon qui est au top de la décontraction puisqu'il a pu avoir son petit Etienne Dao de ravis. la matinée. Donc il est ravi. Pierre, à vous de vous concentrer. Et une minute. Répondre. Une minute et si vous ne savez pas, vous passez pour gagner du temps. Nous sommes d'accord Nous sommes d'accord, je suis prêt. Top chrono, c'est parti. De quel pays la Samba est-elle originaire Du Brésil. Comment appelle-t-on un mélange de pastis et de sirop d'orgeat Je passe. Quel festival promettait trois jours de paix et de musique Woodstock. Quel célèbre peintre italien est l'auteur de la scène euh, euh, Je passe. Dans quelle ville de la Sarthe, Stevie Boulet a-t-il une boîte de nuit Le Mans. À quelle famille d'instruments appartient l'orgue L'instrument avant. Qui a réalisé le film, si Versailles m'était compté Je passe. Sur quel continent se situe le Cap Horn euh, Le continent africain. En morse, que signifient trois signaux courts, trois longs et trois SOS. courts Dans quelle SOS. pièce de Molière, Arpagon, est-il à la recherche de sa cassette Lavar. Quel boys band français chantait partir un jour Euh... Passe. Combien font 6 x 9 48. La... Et ça va, ça va oh, faire. Oh, là là. oh là là. Oui, oh là là. oh là là. 6 x 9, 48. Et là, je peux vous dire que elle prend des amis de, <rire> de maths, Caroline Diamant Je n'y peux rien, j'ai toujours un air sérieux. Je vais, sérieux, avec je vais lunettes. Te payer cher, celui-là. <rire> Allez, avec je vais Caroline. Te payer cher. On va, on va on faire le, vos tour, amis. le tour de vos réponses. Alors, Brésil, oui, la samba nous vient du Brésil et nous fait remuer nos popotins. Ou nos petites fesses délicates. Alors, euh, ce, petit, euh, ce petit, mélange de pastis et de sirop d'orange, visiblement dans votre région, ne connaît pas. C'est une moresque que je ne connaissais pas non plus. Oh, j'adore la moresque l'été. Vous avez reconnu Woodstock, ce festival mythique qui s'est se tenu du 15 au 17 août 69, avec Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker et même les. Joplin, j ai... J ai... Je remercie François Touchard, notre réalisateur, pour cette attention particulière. Parce que Je lui avais dit, moi j'aime bien Spinball Wizard des Wuits, qu'est-ce qu'elle choisi. Ah oui, de, de ah la oui. comédie musicale. Dans oui. la comédie musicale. Je ne sais pas si c'était dans Tommy Des Wuits. Si, bien sûr, oui, c'est dans Tommy si, Des si, tout si, à fait. Sûr, oui, bien bien oui, bien sûr. Tommy. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh... En revanche, ce qui n'est pas dans Tommy, c'est Léonard <rire> oui, de Vinci, qui est l'auteur Oui, je le la cherchais, la cherchais, mais venu après, euh, je veux dire. J'ai senti euh, que vous ne pas sur le bout de la langue. Et, et j'ai envie de vous dire que si Versailles m'était compté, en hommage à une amie, je vous dirais que c'est sa <rire> la bonne réponse. Et on écoute et bien, un extrait. Eh bien, monsieur Le Gall, toute réflexion faite. Coupez certaines pièces en quatre. Dans tous les sens. Hauteur, longueur, largeur. En un mot. Faites-moi de petits appartements plus faciles à chauffer et surtout plus intimes. Je n'aime pas me trouver à deux lieux des personnes avec lesquelles je cours. La voix magique de Jean Marais, Enfin, quand le, quand le Cap Horn se situe en Amérique du Sud, euh, vous aviez, bon, SOS, Lava, et vous n'avez pas retrouvé nos chers 2B3, euh, qui ne sont plus que deux, malheureusement, euh, mais qui ont chanté et fait un tube avec Partir un jour Moi, je laisse parce que je les aimais bien, les tout déçus. Et c'est vrai qu'on s'est moqué une époque d'eux, mais pour les avoir vus chanter, ils mélangeaient le sport et la chanson. C'est-à-dire que moi, je faisais le tiers de ce qu'ils faisaient. Je reprenais le refrain en faisant. <rire> un jour, retour. <rire> et eux, ils étaient nickel et ils chantaient en direct. Vraiment. Bon, alors, euh, Pierre, ça nous fait quoi Ça nous fait six bonnes réponses. Oh oui. Ce sera je le vais score regretter, à battre. Euh, ouais. Je vais mais... regretter, je crois, Léonard de Vinci. Et puis. <rire> De six fois neuf. Mais 6 enfin, 9. Oui, mais Pierre, on met ça bon. sur le coup du stress. Voilà. Mais oui, c'est oui, stressant ce jeu. Tout à fait. Je, je suis content d'avoir joué avec vous. Et eh ben, nous sommes contents plaisir. de vous avoir eu à l'antenne. Et D'ailleurs nous vous offrons une montre RTL Pierre. Euh, et puis bah, peut-être rendez-vous tout à l'heure avant 11h. Histoire de vous oui, annoncer une bonne espérons. nouvelle. J'espère. Je vous envoie à ça. Moi aussi. Bisous. Vous vous inscrivez pour jouer au grand quiz de l'été. Par SMS notamment. RTL, vous envoyez ça au 74 900. On peut faire un coup de fil mystère avant 11h et appeler quelqu'un au hasard en France. Mais pour l'instant c'est le nouveau Julien Doré Madonna, Et le lac se dessine Courageux et fort Où rien ne respire Corps contre corps Ciel contre ciel, La forêt se tord Ils ont soupir, t'aimes sur les bords du pour le lac de Julien Doré. Un peu de douceur, ça fait du bien. C'est le tweet de Claude qui vient d'être posté à l'instant en réaction à ce nouveau Julien Doré que vous venez d'écouter sur RTL. L'istelle, ma fraîcheur. L'istelle, mon terroir.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 Le temps file, dépêchez-vous. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions d'até magasins participants sur conforama.fr. Bla blablacar. Bla, bla, Bonjour, Ben. Ben qui va à Chamonix. Exactement. Vous, vous êtes jolie. Oui, allez montez Dis donc, vous êtes sacrément équipé, hein Bonne chance hein, pour l'ascension du Mont Blanc. Oh, quelle aventure tu vas vivre eh, Merci. Hein. Et toi, bon week-end en famille. Un trajet est plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, voyagez à plusieurs. Proposez vos places libres en covoiturage. C'est plus d'économie et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. RTL Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Vous avez une minute pour jouer avec nous. Venez nous rejoindre sur l'antenne d'RTL. Venez tenter de gagner des séjours à Disneyland Paris, des chèques de 1000 euros. Il y a le 30 de 10. L'équipe du standard d'RTL qui vous attend tous les matins. Et puis les SMS, RTL. 74 900. Et alors là, j'ai envie de faire ce que nous avons fait hier. Oui, nous avons bien aimé vous surprendre quelque part, chez vous, en vacances, au bureau, et vous appeler, vous tomber dessus, exiger de vous une minute chrono oui, on pour exige. jouer avec nous. <rire> on a récupéré le numéro au standard, c'est-à-dire avant que le standard vous appelle en vous disant, vous vous êtes bien inscrit, vous voulez jouer avec nous, attention, Caroline, Bruno vont vous accueillir dans 10 minutes, etc. On vous prépare un peu en antenne, et ben là, pas de préparation. Non. Là, on appelle En direct chez un auditeur ou une auditrice. Je ne sais pas du tout où on part, mais en tout cas, on y va et on le fait en direct sur RTL. Si le téléphone sonne chez vous maintenant, il est possible que ce soit nous. J'ai ma petite musique d'attente. Oui, allô Allô Oui. Bonjour Bonjour Bonjour Puis-je me permettre de vous demander votre prénom Virginie. Bonjour Virginie, je vous présente Caroline Diamant. Bonjour ah, Virginie. <rire> c'est rare qu'on me dise ça. Oh, j'aime bien. Je m'appelle Bruno Guillon et vous êtes en direct sur RTL. Trop bien. <rire> Cela veut dire que vous avez envoyé RTL par SMS au 74 900. Voilà, c'est ça. Virginie, bah du coup je ne sais rien de vous, donc euh, il va falloir nous en dire un peu plus. Euh, vous êtes où physiquement Vous faites quoi dans la vie Alors, j'habite Bougnon, c'est un petit village à côté de Vesoul. Mm -hmm. Et dans la vie, je suis maîtresse, je suis professeur des écoles. Ah, ah oui. oui, maintenant on dit professeur des oui, oui, écoles. Oui, parce que vous seriez arrêté à maîtresse, moi aussi. <rire> c'est <rire> quand vous avez enchaîné sur prof des écoles que j'ai compris que nous n'appartenions pas au même groupe. Mais c'est vrai que. Mais, le... mais professeur des écoles, ça fait très pompeux, je trouve. Oui, hein, en fait. moi j'aime bien le mot maîtresse. Mais après, moi, je, je comprends professeur des écoles, j'ai ma grande sœur qui est professeur des écoles, justement. Oui, mais... ou institutrice. C'est oui, mignon. C'est joli, voilà. joli. Vous avez quelle classe? Virginie, oh j'ai euh, pas mal de classes en fait parce que je fais des quarts de temps donc je change de classe tous les jours. D'accord. J'ai ah. trois classes de maternelle et une classe de CM1-CM2. Ah, C'est un vrai vrai travail. Ça doit pas être évident de se souvenir de tous les prénoms de quatre ah, ça classes. Va. Ça va. Virginie, bah, en général, en début d'année, on met euh, le, petit, euh, le petit badge ou devant. Oui, pour, le les, pour les petites sections, c'est un peu compliqué, mais euh, on y arrive. <rire> bon, Virginie, <rire> je vais me souvenir de votre prénom. Et pourquoi je vais m'en souvenir Parce que je vais vous laisser deux petites minutes, d'accord Oui. Deux petites minutes et nous allons jouer ensemble. Caroline va vous poser des questions et vous allez tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris, d'accord Ouais, génial, oui. À tout de suite, Virginie. À tout de suite. À tout de suite.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 C'est notre deuxième candidate de cette deuxième heure. Elle va devoir donner six bonnes réponses minimum aux questions que va poser Caroline. Virginie est à côté de Vesoul. Oui. T'as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. <rire> Virginie, une minute. Oui. Vous répondez aux questions de Caroline si vous ne savez pas, ou si vous hésitez, ou si ça ne vous revient pas. Et je sais que dans le stress du chronomètre, on a des évidences qui disparaissent. Surtout, n'insistez pas et passez. Certes, vous ne marquez pas le point, mais vous pourrez ensuite avoir des questions peut-être un peu plus simples. D'accord D'accord. Virginie, top chrono, c'est parti. Dans quelle série phare d'M6, Yvan Le Boloque et Bruno Solo sont deux collègues de bureau Caméra Café. De quel pays est originaire le Chianti euh, L'Italie. Quelle belle rousse à chanter pourvu qu'elle soit douce euh, Mylène Farmer. Dans quel département se trouve la ville de Montpellier Passe. Dans Astérix et Obélix, comment se prénomme l'épouse du chef du village gaulois Salbala. Quel était le nom du premier bateau d'Éric Tabarly Passe Quel chanteur espagnol a associé son nom à une marque de préservatif de petite taille Passe Dans quelle enceinte se déroule une épreuve de cyclisme sur piste Un vélodrome Qui tient le rôle de David Croquette dans le film Alamo de 1960 Passe Quel homme politique célèbre a dit « Je suis un mangeur de pommes euh, » Chirac Quelle est la capitale de Djibouti oui. de Djibouti Quelle fleur provençale violette était déjà utilisée par les Romains pour parfumer leurs bains? Lavande Oui. On vous l'accorde. Je, Je, Je vous prends la lavande. Bon, Virginie. On revient sur vos réponses, bonne comme mauvaise, ouais. d'accord Oui. Vous vous sentez comment, là euh, Moyen, là. Ouais c'est ce que vous vous dites, vous vous dites, oh là là, pour une professeure des écoles, ne pas savoir dans quel département se trouve la ville de Montpellier alors que vous le savez, mais voilà, c'est le stress c'était l'héros voilà. au département 34 oui. euh, je ne résiste pas au plaisir, et même si vous avez donné la bonne réponse, de vous passer un extrait de cette chanteuse que j'aime beaucoup Mylène Farmer Dans Astérix et Obélix, comment se prénomme L'épouse du chef du village gaulois. Le chef de village, c'est Coursix oui. Et sa femme, quelque peu mégère sur les bords, ce n'est pas Falbala. Falbala, c'est plus Astérix qui aimerait un petit peu lui faire, lui faire des bisous, qui est un petit peu amoureux. Obélix aussi, d'ailleurs. Euh, c'est Bonne Mine, la femme ah oui, oui. euh, Coursix. Pour, pour vous situer, disons que je pourrais jouer Bonne Mine, <rire> et c'est l'éthique Casta qui a joué Falbala, vous voyez Comme oui, ça, voilà. on situe bien les, les personnages. Et euh, votre consort des grosses têtes, Ariel Domba, avait également joué dans l'adaptation cinématographique elle jouait la femme Canonix de mémoire, je ne pas dire de bêtises vous avez raison, oui. Et, il oui, me semble ça. le Penduic, c'est le nom du premier bateau d'Eric Tabarly il a d'ailleurs donné par la suite euh, le même nom à tous ses bateaux Le chanteur espagnol qui a associé son nom à une marque de préservatifs. Et alors là, c'est vrai. Il l'a déclaré, il n'arrivait jamais à se procurer des préservatifs de petite taille. Il l'avait avoué en 2005 à un quotidien qui s'appelait Houston Press. Et donc, il y a des préservatifs qui portent son nom et là vous me dites mais de qui il s'agit-il Il s'agit d'Enrique Iglesias. Baby, C'est là que j'ai supprimé son numéro dans mon, dans mon portable. Je l'ai dans le, le téléphone <rire> Bien sûr <rire> <rire> J'allais dire je vous ai tourné une perche mais non oui. je ne dirais rien. Enrique euh, Iglesias donc, qui tient le rôle de Davy Croquet dans le film Alamo sorti en 1960. Hey, yes sir Il s'agit de John Wayne Alors pour la petite anecdote Le film était produit et réalisé par John Wayne ouais, ouais. au début Et il a été fini par John Ford Et puis je résiste pas à l'envie De revenir sur ce célèbre Mangeur de pommes Par la voix de sa marionnette des guignols Compagnon, mangez des pommes <rire> C'était Jacques Chirac Bon Virginie Oui. Combien de bonnes réponses Pas beaucoup. Oh, et pourtant, c'est pas si mal que ça, Virginie, puisque... Vous deviez battre le record de Pierre pour espérer prétendre au séjour à Disneyland Paris. Pierre avait six bonnes réponses, et vous, vous en avez... Sept C'est mieux. Ouais. Et bon, ça, eh veut oui dire, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes dans la course, Virginie. Pour l'instant, bon, on vous offre une montre RTL. Merci d'avoir consacré cette petite minute pour nous. On n'est pas à l'abri de vous rappeler tout à l'heure, bien entendu, juste avant bon 11h du matin. D'accord Eh bien, j'espère. Je vous embrasse. Moi aussi. Bisous. Au et certainement à tout à l'heure. D'accord, au revoir Bon, si je vous dis euh, Sting, Caroline ouais, je Si vous je, dis... Vous dis, Copland. je vous dis Stewart Copeland Je vous dis, c'est son topo de son groupe euh, Police Exactement, Police sur RTL 1978 C'était So Lonely Score à battre, c'est cette bonne réponse. Pour l'instant, c'est Virginie qui a atteint ce score. Mais il y a plein d'autres candidats qui vont jouer avant la fin de l'heure. C'est le cas d'Alain qui nous a appelé au 3210 et qui a doublé son appel d'un envoi du mot RTL au 74 74900 par SMS pour être sûr de nous avoir. Bonjour Alain et bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline. Alain, vous allez jouer avec nous en direct sur RTL. Ne bougez pas, nous revenons juste après ceci. RTL, Miguel de Rennes, le 5 à 7. Bonjour, c'est Miguel de Rennes. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour le 5 à 7 sur RTL. Mon but, ensoleiller votre été. En vous couvrant de cadeaux, par exemple, pour ça, il suffira de jouer à la bonne année. Je vous ferai aussi voyager dans le temps avec les plus grands tubes de l'été et je vous emmènerai faire le tour de France des fêtes où on peut s'amuser. Bref, on va pas se prendre le chou et je vais tout faire pour vous donner la patate et la banane. Ah tiens, ça vous fait déjà trois feuilles et légumes par jour. Et si on parlait, Renault Service Ah, l'addition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 Alain, vous êtes toujours là, n'est-ce pas Oui, Caroline. Est-ce que vous vous sentez prêt euh, Oui. Oui. C'est <rire> tenté qu'on puisse être. Mais euh, oui, bonjour Alain, je vous sens un bonjour, peu stressé. Bonjour. Oui, on Détendez vous sent un tout petit peu voilà, dans le non, stress. Non, non, du tout. Non, vous non. êtes calme. Oui. Vous êtes en vacances, vous êtes au travail, vous êtes... Euh, en vacances perpétuelles, je suis retraité. Ah, et vous profitez bien de votre retraite Je vois oui, oui. que vous aimez faire du bricolage oui, Et oui. les travaux manuels en général Tout à fait Et vous êtes fan de Georges Brassens Oui. Un petit Georges Brassens, alors moi j'en ai un sous la main C'est celui-ci, je ne sais pas s'il est RTL compatible Quand je pense à Fernandez. Je sais pas, je sais pas Mais peut-être qu'on en a un autre du côté de François Touchard qui est le réalisateur de cette émission Moi j'ai été cueilli à froid, j'ai vu votre fils, J'ai vu Brassens, voilà, moi c'est celui que j'ai sous la main On en a un autre Bah soupirer la centenaire Qu'on pute encore me désirer Ce serait extraordinaire Et pour tout dire Le juge je pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garoguerie ça Alain pour vous détendre un peu avant d'attaquer cette série de questions que je vais vous poser une minute vous avez suivi l'émission depuis tout à l'heure vous savez donc que le record à battre pour l'instant c'est 7 bonnes réponses il est détenu par Virginie vous avez 7 bonnes réponses vous pourrez prétendre séjour à Disneyland Paris est-ce que vous êtes prêt je suis prêt Top chrono, c'est parti Comment s'appelait la troupe de chanteurs Créée par Michel Fugain en 72 Le Big Bazaar Au Japon, comment appelle-t-on un arbre miniaturisé Un bonsaï Combien de temps dure une mi-temps dans un match de football 45 minutes Quel héros de série américaine est le roi du système D hum, Inspecteur Gadget Qui fut l'accomplice de Laurent Gérard Dans l'émission Studio Gabriel je passe. Dans la série Les Simpsons, comment s'appelle la femme d'Homer je, je passe. Qui est l'auteur du roman Alice au pays des merveilles Lewis Carroll. Qui chantait Love Me Tender ou Jalus Rock Le euh, King, dit Presque. Quel journal satirique existe depuis 1916 et vient de fêter ses 100 ans je, je, je passe. Dans, le, dans la panse de quel animal est servi le haggis écossais La brebis. Combien de cases y a-t-il dans une grille de morpions Le... Le, 36. Le Sari est un habit traditionnel d'Inde, c'est vrai ou c'est faux C'est vrai. C'est vrai, oui. Alors, on a fait un petit signe euh, sur la panse de l'animal dans lequel est servi le haggis. Écoutez, euh, parce que vous avez dit la brebis et oui. on faisait non. Et si, si bien sûr, c'est aussi de la panse de brebis farcie. Ça marche comme avec le mouton. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter ou de déguster un jour un haggis, Alain. Non. Je mais me dit trop rien. je peux. Et eh ben, vous savez quoi J'étais comme vous, mais mais vraiment. Et du coup, quand je suis allé là-bas, je me suis moi, quand je vais dans un pays, j'aime bien tester. Donc, je suis allé en Écosse. J'ai dit, je vais essayer. Et eh bien, c'est excellent. Bon, C'était ma petite caution culinaire du matin. Ah bah c'est surprenant que ce soit excellent. Et bah vrai c'est excellent. On ne connaît pas. Ouais, <rire> c'est vrai. Vous avez raison. Il faut se lancer. Bon, Alain, on va voir ensemble vos réponses avec euh, Caroline Diamant. Ok. On se fait plaisir. On écoute le Big Bazar, même si vous aviez la bonne réponse. École. Tiens Caroline, un petit exercice. Monsieur Michel Fugain arrivait à faire quelque chose à l'époque, c'était ça. Faites voir, voir si vous pouvez faire savoir. Je vous le remets, je vous le remets. Vous, vous, vous voulez que enfin, franchement c'est facile, allez-y pour moi. Non non, parce que si jamais il nous écoute, il était odieux sur ça avec les, les candidats d'une émission de Télé Crochet de chant. Ça Alors, oui. c'est pas, euh, pas l'inspecteur Gadget <rire> Qui est le roi du système D C'est MacGyver Je crois qu'il y a bah, des gens oui. qui se sont sentis okay. mal dans le studio mmh. Quand j'ai fait <rire> gaga, gaga gaga Tout va bien hein MacGyver qui va être bientôt euh, adapté au cinéma d'ailleurs Oui, c'est vrai euh, Enfin, c'est Virginie Lemoine, La délicieuse ouais, et oui. drôle Virginie Lemoine, Qui fut la complice de Laurent Gérard La femme de Homer Simpson Elle s'appelle Marge Et on l'écoute. Homer, oh, il va falloir que tu sortes affronter cette foule en colère et que tu t'excuses pour ce que tu as fait. Je y veux bien, mais j'ai peur si je j'ouvre la porte qu'ils s'en prennent la vous tous. Ça, Ça oui, je peux pas. pas, on veut seulement Homer Peut-être pas toi, mais tu rends grand-père je, je suis avec eux Même <rire> si vous avez reconnu le King, Elvis Presley, vous ne passerez pas à côté de Love Me Tender. Love Me Tender... Je regarde Bruno droit dans les yeux, il ne réagit pas. Nas, je cherchais aussi autant Love Me Tender, j'adore, mais quand même, j'ai moi aussi celui-ci. Ah, ouais. Vous préférez vous déhancher que vous coller dans un slow? Alors -moi, il faut, je suis il faut absolument oui oui. <rire> Nous avons perdu Bruno Guy en quelques instants dans un déhanché de pelvis comme Elvis. Oui, et j'ai euh, le rythme dans le sang mais une mauvaise circulation. Donc personnellement c'est <rire> un petit peu compliqué. <rire> Oui, il y a eu une accélération du ouais. côté droit du corps qui est assez surprenante. C'est que j'étais en train de tomber, en fait, ça n'a rien à voir. Le canard enchaîné, fête ses 100 ans. Ah, on vous l'a dit, la brebis, c'est bien le plat qui entoure le plat écossais dont on a parlé, que Bruno a couramment, courageusement euh, goûté. Combien de cases y a-t-il dans une grille de morpion Moi, j'en vois neuf. Vous avez décidé d'en mettre 36, je suis absolument désolé, il va falloir en enlever pour arriver à 9. Mais il est généreux Alain, et puis c'est tout. Mais ceci vous amène... Bon, Alain, attention. Il fallait faire au moins 7 pour prétendre au séjour à Disneyland Paris. Combien d'après vous, vous avez de bonnes réponses, cher Alain 6 ou 7 Eh bien je vous le dis juste après ça.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 Bruno Guillet, Caroline Diamant Alain, le sympathique Alain qui joue avec nous depuis, oui. euh, je m'en à côté de Maubeuge nous a donné des réponses tout à l'heure, je vous avais dit Alain que c'était pas mal et je le confirme puisque vous avez eu 7 bonnes réponses oui. 7 bonnes réponses Alain ça vous place à égalité avec, avec, Virginie. Euh, avec Virginie ça veut dire que si ce score n'est pas battu d'ici à 11h du matin, nous allons peut-être vous départager avec Virginie d'accord Alain Ça marche. Alain, je vous embrasse, je vous envoie avec Caroline une montre RTL. On oh, euh, a Il envoie que la montre, hein, parce que c'est pas... <rire> oui, je vous <rire> envoie avec, Caroline. avec Caroline, on l'envoie tous les deux. D'accord. Alain, je vous présente Jérôme, qui va jouer et qui va tenter de vous battre. Voilà, moi j'aime qu'il y ait de la convivialité entre les différents protagonistes de cette émission. Bonjour Jérôme. Bonjour Bruno. Bonjour Jérôme. Bonjour Caroline. Jérôme, vous êtes infirmier Vous oui, habitez à Lan à côté de Reims, vous avez 28 oui. ans. Et oui. votre mission, si vous l'acceptez. Ah moi je veux bien l'accepter. <rire> eh bien écoutez-moi. Votre mission si vous l'acceptez, c'est de faire mieux qu'Alain. Mais également mieux que Virginie. Et avoir oui. plus de cette bonne réponse, ce qui vous permettra de repartir avec un séjour à Disneyland Paris. Attention, ce message va s'autodétruire après Anne-Silla. Oh Si j'avais le cran de te dire que c'est toi, tu t'endors quelque part, tu t'endors sans savoir, je trouve pas les mains. flammer la saison 4 de The Voice. Avant de sortir son premier album, c'est anne Silla. L'album est sorti au printemps et elle pose désormais sa voix sur How Do I Know que l'on vient d'écouter avec la révélation américaine de cette année, Matt Simons. RTL, le grand quiz de l'été. Jérôme est infirmier, il est dans la région de Reims, il est en direct avec nous ce matin sur RTL. Rebonjour Jérôme. Rebonjour Bruno, rebonjour Caroline. Rebonjour. Et je voudrais vraiment vous féliciter, puisque au-delà d'être infirmier qui a une profession plus que louable, vous êtes sapeur-pompier volontaire depuis 11 ans. Tout à fait. Et je commencé saluer. à l'âge de 17 ans. Ouais, c'est magique. Cette profession-là, sapeur-pompier volontaire. J'ai beaucoup d'amis qui sont sapeurs-pompiers volontaires avec cette caractéristique. C'est que quand vous êtes en train de faire un repas avec des, des potes, moi ça m'est arrivé une fois, vous êtes en train de parler avec la personne qui est tout d'un coup part en courant. Et là vous dites, j'ai euh, dit un truc. Euh, j'ai dit un truc de travers. J'ai un truc de travers. Ouais, non, non, ils sont toujours sur le kiwi Bravo à vous de prendre de votre temps, en tout cas, pour, pour faire ce, ce beau métier. Jérôme. Oui. Bon, une minute, c'est le temps que va vous donner Caroline Diamant Et au prix de Caroline Diamant, je peux vous dire qu'une minute, euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un honneur euh, Elle va vous poser des questions, <rire> d'accord Et il va oui. falloir tenter de lui donner un maximum de bonnes réponses Vous connaissez pour l'instant le record à battre C'est oui, Virginie et Alain, exactement, qui ont cumulé 7 bonnes réponses Vous avez 8, vu l'heure, ça vous mettra en bonne position pour repartir avec le séjour à Disney on va essayer, hein. on va tout faire pour. Eh ben, écoutez, Caroline, Jérôme, je vous laisse. Top chrono, c'est parti. Quel animal marin peut être bleu ou à bosse La baleine. Quel membre du jury de The Voice chante « Relax, take it easy » Mika. Quel célèbre détective de série TV portait une moustache et des chemises à fleurs Euh, je passe. À part le jaune, quelle est la couleur de la carte vitale Merde. Comment s'appelle le héros de Jules Verne dans le roman Le Tour du Monde en 80 jours euh, Je passe. Quel instrument utilise-t-on au baseball pour frapper dans la balle Une batte. Comment appelle-t-on le vin doux des Pyrénées-Orientales euh, le, le, euh, le, Je passe. À quel architecte doit-on la Fondation Cartier à Paris oh, Je passe. À quelle ancienne grosse tête doit-on le film « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » Euh, Jean-Yen, comment s'appelle le principal stade du rocher de Monaco euh, Ah, je passe. Dans quel état des États-Unis se trouve le lac Salé euh, Le Mississippi Ah merde, c'est mort. C'est pas mort. <rire> c'est pas mort. Mississippi, non, c'est l'Utah. Ah, l'Utah, ouais. On revient, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses. Cher Jérôme Bon, alors là, à un moment Mais c'est vrai que générationnellement vous avez 28 ans Jérôme, peut-être que vous êtes passé un peu à côté De cette série qui est quand même très Estampillée années 80 Mais la série avec la chemise à fleurs La moustache, la Ferrari Eh oui, Et eh bien pensé après fait, Magnum d'ailleurs je voudrais euh, ici même rendre hommage à notre confrère Laurent Marsic l'excellent Laurent Marsic qui durant tout cet été vous fait découvrir le feuilleton des séries c'est tous les matins sur RTL à 6h53 et on apprend des choses extraordinaires sur toutes les séries cultes et notamment sur la série Magnum puisque Magnum était un détective privé Euh, C'était Higgins qui, qui, euh, qui lui donnait des, des ordres hein, Vous vous souvenez, d'accord Avec les deux chiens, Zeus et Jupiter Et ils habitaient dans la maison de Robin Masters Et, et Qu'on qu n'a jamais vu mais on a entendu sa voix Et est-ce que vous savez qui a prêté sa voix à Robin Masters Non C'était Orson Welles voilà. Et je l'ai appris oui, grâce à Laurent Marsic Donc ne la ratez pas Le feuilleton des séries euh, Ce sera euh, également tout à l'heure à 12h45 Et aujourd'hui on sera dans les coulisses de Dallas Voilà, excellent Laurent Marsic Et pile poil sur la fin du truc Euh Phileas Fogg c'est le héros de Jules Verne qui a fait le tour du monde en 80 jours le vin doux des Pyrénées orientales, c'est le Bagnuls on doit à Jean Nouvel la fondation Cartier à Paris cher Jérôme, on lui doit également le musée du Quai Branly ainsi que la Philharmonie de Paris au parc de la Villette Jean-Yann, c'était une bonne réponse et le stade où joue euh, l'équipe de Monaco c'est le stade Louis II, l'équipe de Monaco d'ailleurs un peu en difficulté suite à son match d'hier soir euh, pour espérer se qualifier pour la Ligue des Champions bon alors moi j'étais moi, plus branché vitale. désolé ben, <rire> <oui>. <rire> mais normal vous êtes infirmier Jérôme voilà tout à fait le score à battre ou atteindre en tout cas pour espérer gagner le séjour à Disneyland Paris c'est 7 d'après vous combien de bonnes réponses avez-vous cumulé 5 et oui Cinq bonnes réponses, ce sera insuffisant, hélas, mais ce sera suffisant pour repartir avec une montre RTL. Qu'on vous envoie avec ah, grand plaisir, en Jérôme. En tout cas, je voulais dire un petit mot pour Caroline Diamant. J'écoute RTL, j'écoute les grossettes les après-midi. Je peux vous dire que vous êtes radieuse dedans et vous me faites rire. D'ailleurs, c'est grâce à ça que quand je fais ma tournée l'après-midi, je sais que si je suis en ferme ou pas au niveau de ma tournée. <rire> eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vos compliments me touchent infiniment. Et vous savez quoi Moi qui la connais maintenant un peu, elle est radieuse dedans, elle est radieuse dehors. Ah, c'est vrai. Merci. Oulala, là là, je vais rougir. Non, Jérôme, arrive plus. on vous embrasse. Nous aussi, moi aussi, je vous embrasse. Gros baiser. Virginie a eu 7 points. Rebonjour Virginie. Rebonjour. Alain a eu 7 points. Rebonjour Alain. Rebonjour Bruno et Caroline. Vous êtes à égalité. Qui de vous deux va repartir avec le séjour À Disneyland Paris, séjour pour 4 personnes. logé à l'hôtel Sequoia Lodge, accès pour les deux parcs, réponse en direct sur RTL, juste après ça. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà les... Pastis du Val, voilà l'été. Pastis du Val, voilà l'été, j'aperçois les glaçons. L'anis s'en bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélange, C'est le Pastis, un Duval, et d'eau fraîche. Pastis du Val, voilà l'été. Pastis du Val, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. En route pour les vacances!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 Bruno Guillon, Caroline Diamant. Une émission riche en suspense ce matin ma Caroline sur RTL puisque c'était déjà le cas tout à l'heure à la fin de la première heure. Nous avons dû départager deux candidats. Nous allons le faire une nouvelle fois maintenant avec Alain et Virginie qui ont totalisé le même nombre de bonnes réponses. Alain, Virginie, hors antenne, nous vous avons posé cette question qui attendait une réponse chiffrée. Combien y a-t-il eu de visiteurs au Louvre en 2015 Musée du Louvre, un des musées les plus visités au monde. Vous m'avez répondu, Alain, le chiffre de 3,5 millions. et demi. C'est bien ça Oui. Virginie, vous m'avez répondu, 2 millions. Ouais, et c'est pas assez. Tant pis. Ah bah, ouais. Virginie. Euh... Ouais, Elle est déjà partie, Virginie. Ah ouais, ouais, bah non, mais j'ai regardé sur euh, internet la réponse. Alors, et fait... donc sur internet, vous avez trouvé quelle réponse 8 millions. Ouais, c'est même plus millions, que ça. Fait. Et là, on a, on a le dernier rapport d'activité que nous avons demandé pour être sûr de la source. Avec 8,6 millions de visiteurs, c'est Alain qui part à Disneyland. Paris. Yeah. Bravo. Yeah. Félicitations Merci, Merci beaucoup Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien, chanter avec l'héros de la Reine des Neiges. Deux jours de rêve avec les entrées limitées pour les deux parcs et vous serez logé au Sequoia Lodge. Alain, toutes nos félicitations. Ben, merci beaucoup, oui, on va se retrouver une âme d'enfant Grâce à RTL Ah, ben, Je vous confirme, vous allez la trouver C'est une cure de jouvence, dit de Paris Virginie, on vous embrasse également Et puis on vous embrasse, vous, auditeur d'RTL On vous donne, de, bien entendu, rendez-vous rendez demain Rendez-vous matin, 9 9h15 là, On sera là avec Caroline en pleine forme Tout à fait, et ravi de jouer avec vous Vous écoutez RTL, il est 11h Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à tous. Trois personnes dans l'entourage familial d'Abdel Malik Petit l'un des auteurs de l'attaque contre une église et un prêtre de Saint-Étienne de Rouvray, sont désormais en garde à vue. Abdel Malik Petit est le deuxième terroriste formellement identifié par les enquêteurs ce matin. Ces nouvelles gardes à vue vont permettre de recueillir de, des éléments précieux sur le profil du tueur. Le jeune homme a 19 ans mais n'avait pas fait l'objet de condamnation et la justice ne disposait pas non plus de ses empreintes ADN. Mais il était fiché S, comme le premier terroriste. Il est euh, domicilier à Aix-les-Bains. Selon les informations de RTL, il était recherché par l'antiterrorisme français depuis le, 20, le 22 juillet, soit quatre jours avant l'attaque dans l'église dans laquelle le père Jacques Hamel a perdu la vie. Un mineur de 16 ans né en Algérie, interpellé mardi et toujours entendu ce matin. Son frère fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour être parti dans la zone irako-syrienne en mars 2015 avec les papiers d'identité de l'autre tueur, Adèle Kermich. Il n'y aura pas de marche blanche en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet juillet, à Nice, la préfecture des Alpes-Maritimes vient de refuser l'autorisation aux organisateurs. La préfecture qui explique qu'il y a une très forte mobilisation des forces de l'ordre et de secours et que la menace est importante. Le départ était prévu depuis l'hôpital Lanval jusqu'au monument du centenaire, notamment sur la portion sur laquelle s'est déroulé l'attentat du soir du 14 juillet, qui a fait, je vous le rappelle, 84 morts. Et on apprend à l'instant, François Hollande officialise la constitution d'une garde nationale. Il devait rendre sa décision avant la fin août. Cette garde nationale, il s'agirait d'un développement des réserves de la gendarmerie, de la police et de celles existant au sein de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Deuxième jour de grève pour la compagnie Air France avec un peu plus d'annulation de vol qu'hier.